J'en arrive à rêver d'un village tranquille où je pourrais me... Et, et, et toi tout près de moi Et toi tout près de moi Je rêve d'une chaumière, En bordure des bois Au mur grimpe le lierre Une rivière coule à deux pas Assis ah, sur un banc Sous le soleil, les oiseaux du ciel hey, hey. toutes les fleurs des champs hey, hey. les papillons blancs Eh hey, hey. poules des en liberté hey, hey. mon chien préféré hey, hey, hey. mon petit chati à moi hey, hey. mon poisson chinois hey, hey. mes deux chiens pékinois. Ce serait en quelque sorte Un petit paradis Je laisserai la porte Toujours ouverte à mes amis Pour être heureuse Je ne cherche pas Du vin. Eh, eh, une amitié fidèle, eh, eh, les oiseaux du ciel, eh, eh, eh, mon petit chat tiens à moi, eh, eh, mon poisson chinois.